Tu veux pas. Tu veux c'est bien, si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme si ou comme ça. Où tu veux ou tu veux pas. Tu veux ou tu veux pas Toi tu dis noir et après, tu dis blanc. C'est noir, c'est noir, oui mais si c'est blanc, c'est blanc. C'est noir ou blanc, mais ce n'est pas noir et blanc. C'est comme si ou comme ça, où tu veux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 Si tu viens à la maison Tu veux ou tu veux pas